Non, non mon petit, dehors il fait nuit Il n'y a plus de bruit, tout est endormi non, non, non, Demain il faudra te lever, pour à l'école bien travailler ta classe être le premier mmh. et de ton prof le préféré. Mmh. Dans la cour mmh. de récréation, mmh. Obi, mmh. tu seras mmh. le champion. Mmh. Quant à ceux qui protesteront, mmh. donne-leur un coup dans les roustons. Mmh. Non. Dehors il fait nuit Il n'y a plus de bruit Tout est endormi non, À la cantine non, de l'école Évite le steak à la vache folle non, Si tu as peur qu'on toxine Dis-leur que t'es anorexie, si la dictée est difficile, qu'une mauvaise note se profile Menace ton prof, cet imbécile, de l'énoncer comme pédophile. Non, non. Il n'y a plus de bruit, tout est endormi. Non, Quand viendra l'heure de la sortie, Pasons par la boulangerie. Fouille dans la poche de ton cahoué, maman t'y a mis non, un gros billet. Non, non. Après avoir non. fait tes leçons non. Au pied de la télévision Arrange-toi quand nous entrerons Pour dormir d'un sommeil profond Dors mon petit Dehors il fait nuit Il n'y a plus « Si tu es sage et obéissant, que tu écoutes papa, maman, alors lorsque tu seras grand, tu seras un homme, mon enfant, et tu deviendras avocat, médecin, huissier de justice, pour ton Noël on t'offrira ». Un joli petit conte en Suisse. Non, dorme, mon petit, Dehors, il fait nuit, Il n'y a plus de bruit, Tout est endormi. Même si l'on divorce cette année, Cela ne pose aucun problème On ira quand même à Rodisney. Disney Ton papa est ta maman t'aiment ton, ton, ta ton papa est et ta maman, maman t'aiment Ton papa est ta maman t'aiment Ton papa est ta maman